we ضلاله في النار اما donc aujourd'hui c'est le cours numero 8 dans les cours de al fatawa al muhimma fi tadsir al umma et c'est une réfutation du manhaj des khawarij et donc c'est une série de fatwa des ulama à ce sujet wa alaykum Et donc, aujourd'hui, on continue à l'endroit où, euh, où on était rendu la dernière fois. On avait commencé à expliquer le hadith de, euh, au sujet de, du Sahabi Hatib ibn Abi Balta'a. Et donc, on, continue, on va relire ce hadith encore une fois. Puis, on va recommencer les deux premières explications, les deux premiers points qu'on avait commencé à expliquer. Puis, on va continuer la, la suite là où on était arrivé la dernière fois. Tu sais, c'est pour nous remettre dans le dans le contexte de qu'est-ce qu'on avait laissé la dernière fois. Donc euh, le, le le texte qu'on lit n'est euh, pas dans le livre de al-Ummah, mais c'est dans le livre de Sheikh Mohamed Bazmoul. Hein, parce que j'ai trouvé que il y avait des détails qui étaient expliqués dans ce livre-là, qui était euh, mieux structuré, puis Euh, expliquer d'une façon plus, plus simple et plus claire euh, que dans les explications du Cheikh euh, Salih Cheikh euh, Salih ibn Abdulaziz al-Sheikh mais on va quand même lire les paroles du Cheikh Salih al-Sheikh par euh, la suite Inch'Allah. donc le Cheikh dit Ibn Abirad Rafi' قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه فخذوه منها فانطلقنا تعاذى بنا خيلنا تعاد بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضه فإذا نحن بالضائمة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجي من الكتاب او لنعقيننا الثياب فأخرجته من عقاسها فأتينا به رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه حاطب ابن ابي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 ملصقا في قريش ولم أكن من, من أنفسها وما وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فاحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أنا أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي قرابتي وما فعلت كفرا ولا, اعتدادا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق قال انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم دونك c'est le hadith prononcé avait had expliqué la dernière fois uh, selon Abid ibn Abi Rafi' qui a dit qu'il attendait Ali ibn Abi Talib uh, de que le prophète sallahu alayhi wa sallam l'a envoyé lui ainsi que Az-Zubair et uh, Miqdad ibn Aswad et ils sont partis euh, le prophète sallahu alayhi wa sallam a dit allez vers l'endroit uh, c'est un jardin qui s'appelle Khaf Et il y a une femme là-bas et elle a un, un, un message avec elle, euh, une lettre ou un message. Alors, euh, ils sont partis et ils sont arrivés à, au jardin en question et ils ont trouvé la femme euh, à cet endroit-là, comme le prophète l'avait dit. Alors, ils ont dit à la femme, euh, fais sortir la lettre, donne-nous le message ou la lettre que tu portes. Et elle a dit, il n'y a aucun message avec moi ou aucune lettre. Et donc, ils ont dit, soit tu fais sortir le livre, ou bien on te dé, on va te dévêtir on va t'enlever tes vêtements. Et donc, quand elle a entendu ça, elle a sorti tout de suite le, la lettre, ou le message. Et donc, euh, euh, voilà que dans la lettre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la lettre, ils l'ont amené au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la lettre, il y avait que, Hatib, il s'adressait aux gens de, des mouchikines de la Mecque, pour leur dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Arrivé vers Mecca. Alors, le messager d'Allah a dit Oh, Hatib, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça yani? On va dire Pourquoi tu écris une lettre pareille au Mushrikin Et le prophète wa sallam, donc, lui pose cette question pour savoir c'est quoi les raisons de son action. Et Hatib il répond Oh, messager d'Allah, ne te précipite pas dans qu'est-ce que tu vas dire <coughs> il, euh, à mon sujet. Il dit j'étais une personne qui ne faisait pas partie euh, de Koresh, mais je, disons je vivais parmi les gens de Koresh, mais pas, je ne faisais pas partie de Koresh. Et donc euh, il n'avait pas aucune parenté parmi les gens de Koresh, aucune famille de Koresh elle même, de la tribu de Koresh. Donc euh, il dit que il a dit que la plupart des muhajirines, ils avaient des parents et des liens de parenté avec les gens de Mecca qui protégeaient leurs biens et leurs familles, et il, lui il dit que aurait aimé lui aussi euh, avoir une protection pour sa famille et pour ses biens étant donné qu'il n'a pas pu avoir ça par la parenté en avoir par le fait euh, de d'avoir agi de cette façon là de leur avoir, de les avoir informés de ça euh, comme c'est pour dire qu'en en, en, en échange euh, vous protégez mes biens et ma famille et donc il dit qu'il n'a pas fait ça par mécréance, ou par amour pour la mécréance, ou par apostasie, ou par agrément pour la mécréance après l'islam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il vous a dit vrai. Il a dit vrai. <coughs> ce qu'il a dit, c'est vrai. Et euh, Omar ibn al-Khattab, rabbi anhu, a dit, au messager d'Allah, laisse-moi frapper le coup de, ce, de cet hypocrite, laisse-moi lui couper le coup. Et, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, il a témoigné de badr. Alors, peut-être que, comme Allah a dit qu'il a regardé aux gens qui ont participé à badr, et il a dit, faites ce que vous voulez, car, euh, je vous ai pardonné. D'accord? Et ça, c'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari, et muslim. Donc, c'est un hadith authentique. Et à ce sujet, au sujet de ce hadith, il y a donc plusieurs points. Et le chef, il mentionne en tout quatre points sont très importants, et donc on va expliquer ces quatre points. On avait commencé à expliquer les deux premiers, puis là on va continuer, on va expliquer encore une fois les deux premiers, puis continuer pour les deux derniers qu'on n'avait pas expliqués, qui sont aussi très importants et un petit peu plus détaillés que les deux premiers. Le premier, le chef dit à l'aula, وغيره لا يحكم عليه بالكفر حتى يستفصل منه ويستظهر عن حاله ومحل الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل حاطب عن ما صدر منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا <تصفيق> يحرر هذا أن, أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من بعض الصحابة وكان هذا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكفر لا لم يقبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم الاعتذار وصار يردد عليهم قول قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بينما في قصة حاطب سأله يا حاطب ما هذا؟ Donc les chefs expliquent un point important ici, cest à que si quelqu'un fait une action ou une parole qui implique un kufr et autre, c'est-à-dire ça peut être kufr et ça peut être autre chose que le kufr, ce pas nécessairement et clairement et définitivement quelque chose qui fait sortir de l'islam, dans un cas pareil, il faut demander la question à la personne qui fait cette action-là euh, et il faut euh, lui, lui faire exprimer ou expliquer le, le motif de son action comme on a vu euh, dans le Hadith en question qu'on vient de lire, quand euh, le Prophète sallallahu a lu la lettre, il a demandé « Ya ma » c'est-à-dire « Oh qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc si euh, la, la, le fait d'avoir écrit cette lettre pour les gens de Quraysh pour les informer euh, des, des secrets du Prophète sallallahu si cette action-là en lui-même était un acte de coffre direct et clair. Eh bien, il n'aurait pas posé cette question-là. Il, il aurait directement jugé que Hatib est un kafir. Toutefois, il a dit, il lui a posé la question. et euh, le Cheikh, il mentionne comme exemple pour montrer encore plus clairement cet exemple là c'est que lorsqu'il y a eu les trois hommes qui se sont moqués lors de la bataille de, de Tabouk, <coughs> ils se sont moqués des Sahaba et du Prophète sallam et donc euh, le chef il dit que lorsque cette chose-là est arrivée, euh, on a jugé directement de leur mécréance. Pourquoi Parce que ça n'impliquait pas autre chose que le coffre. Quelqu'un ne peut pas se moquer de la religion, se moquer d'Allah, se moquer du Prophète sallallahu sallam ou des, ou des, des signes d'Allah excepté si la personne a le coffre dans son cœur. Et donc on n'accepte pas l'excuse d'une personne qui se moque de la religion ou de quelque chose qui a rapport avec la religion. Et c'est pour ça que le Prophète n'avait pas euh, accepté l'excuse des trois qui s'étaient moqués de la religion. Euh, et ils, ont, ils, ils répétaient toujours au Messager d'Allah, on a dit ça seulement pour s'amuser, c'est-à-dire que pas sérieux, on n'a pas dit ça sérieusement. Et le Prophète wa sallam, lui répétait, euh, ou leur répétait, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien cru après avoir eu la foi. Et ça c'est le verset 66. Dans Surat Là, donc, si on prend cet exemple-là, <coughs> puis on compare ça avec l'histoire la, la, la, la, de haatib, on voit qu'il y a une différence puisque euh, le prophète sallam a dit à Hatib mahada, c'est-à-dire pourquoi as fait ça. Et donc, ça nous montre que quand il y a une action qui implique autre chose que la mécréance, en, ben, is, nodig, om, de, vraag, aan, de, persoon, te, stellen, en, dit, de, Profeet, vandaag, heeft, dit, En, de, tweede, punt, hij, dat, is, de, van, de, kuffar, niet, in, elke, geval, een, groter, nukrige, van, de, En, de, is, dat, de, verspreiding, de, de, kuffar, en, dat, is, de, van, er, de, kuffar. ومع ذلك لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفر حاطب وسأله وعلكم السلام وحبه الله وبركاته وسأله ولذلك ضبط العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادرا عن محبة لدين الكفار وفي كبرك لدين الكفار ونصرة من أجل دينهم Donc, ici, il explique encore un deuxième point qui complète, en fait, l'explication qu'on vient de donner dans le premier point. C'est-à-dire que, c'est <coughs> pas tout, c'est pas n'importe quel, euh, c'est pas le simple fait que quelqu'un vienne en aide aux mécréens, ou, euh, supporte les mécréens, ça veut pas nécessairement dire que c'est automatiquement un kuf qui fait sortir quelqu'un de l'islam, un kuf majeur qui fait sortir de l'islam. Pourquoi Parce que, comme le chef il explique, il dit que dans ce hadith on voit que, par exemple, le fait de transmettre euh, les informations des musulmans aux kuffar comme Hatib a fait dans cet exemple, de, dans ce hadith, on voit que c'est une forme de Une, une certaine façon de, de venir en aide et de supporter les kuffars contre les musulmans. Et malgré tout, le prophète n'a pas déclaré Hatib comme étant un kafir et il lui a demandé pourquoi il a fait cette action-là, et c'est pour ça que les ulama ont établi comme règle à partir de ça que l'amour et le, le fait d'aider les kuffars, euh, Quand est-ce que ça fait sortir de la religion Ça fait sortir de la religion si tu le fais dans le, dans le, de, parce que tu aimes la religion des coups et parce que tu veux de, venir en aide à leur religion et supporter et défendre leur religion. Hein Donc si tu aimes les mécréens et que tu les supportes à cause de leur religion, à cause de leur croyance, ça, ça te fait sortir de l'Islam, mais si c'est seulement euh, parce que tu les viens en aide pour quelque chose de la dunya, que tu les aimes pour quelque chose de la dunya, ça ça ne fait pas sortir de l'Islam, d'accord Et donc ça c'est un point très important à comprendre qui, fait, euh, qui clarifie beaucoup de choses, parce qu'il y a des jeunes, hein, parmi les gens qui sont influencés par les idées des khawarij actuellement. Et puis il voit n'importe quelle forme de moualat, il considère que c'est kofra et que ça fait sortir quelqu'un de l'islam. Et donc il considère que euh, les pays musulmans sont des kofra et que les dirigeants musulmans sont des koufar et que les Rolamins sont des kofra à cause de ces choses-là sans distinguer quand est-ce que c'est kofra qui fait sortir de l'islam et quand est-ce que c'est simplement un péché et quand est-ce que c'est permis euh, d'une façon ordinaire comme dans bepaalde gevallen en dan door de onwetendheid van deze moslims over de details van de sharira, soms. Abuel Sheikh ziet althans, veehe, dat is, een manier die niet terugvalt op fintisar de mu'tiqadihim dit que dans hadith la preuve que si quelqu'un après avoir fait un celui de la raison pour laquelle il l'a fait. Ce n'est pas par amour pour la religion des koufars, ni pour leurs croyances, ni dans le but de défendre leur religion et leurs croyances, on doit l'accepter de lui. C'est-à-dire, si quelqu'un a fait un acte comme Hatib a fait, d'informer les koufars par exemple de, des secrets, de certains secrets parmi les secrets des musulmans, et bien dans les cas pareils, si la personne, lorsqu'on lui demande pourquoi tu as fait ça, Elle répond et elle dit j'ai fait ça pour quelque chose de la dunya et non pas parce que non pas pour défendre leur religion ou pour aider leur religion ou parce que j'aime leur religion et leur croyances. Eh bien, dans ce cas-là, on doit accepter les paroles que cette personne-là explique hein, et on doit le prendre par, par qu'est-ce qui est apparent. À moins qu'il y a à moins ait une preuve, une autre preuve qui prouve que la personne a fait ça pour sa religion, pour la religion de Musharikin et dans le but de supporter leur religion, d'accord S'il y a un euh, euh, euh, euh, euh, c'est-à-dire quelque chose qui est relié à, à son action, qui montre que ça dépasse le simple, les simples intérêts de la dunya, que c'est fait pour la religion et pour, euh, euh, pour euh, la croyance, et là dans ce cas-là on va, on va dire, bon cette personne-là, elle meurt. Mais dans le cas où on n'a aucun, aucun moyen de montrer le contraire, et que la personne dit, voilà, j'ai fait ça pour telle telle raison, et non pas pour aider les, ces gens-là dans leur religion ou pour aider leur croyance, non pas parce que j'aime leur croyance, et bien on doit l'accepter comme cela apparaît, d'accord Et euh, le cheikh il dit, la preuve de ça, c'est que le prophète alayhi wa sallam, a dit, quand Hatib euh, a parlé, il a accepté son excuse et il a dit il a dit vrai ok ensuite le cheikh il mentionne une forme d'objection à cet argument là puis il répond à cette objection là il dit fa'in qila al rasul sallallahu alayhi wa salam innama qabila min hatid li annahu alima siddqahu an tariq al wahi ou min aynalana wa min aynalana an na'alama بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن ومن يزكيهم ويشهد لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فالجواب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه علمه عن طريق الوحي أما أمته, أما أمته من بعده صلى الله عليه وسلم فانه ليس لها الا الحكم بحسب الظاهر وقب وقبوله فمن اعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره او اوكلنا باطنه الى الله تعالى لاننا لا نعلم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بقبول الظاهر ويدل عليه حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينه فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقال لا هيل الله وقتلته قال قلت يا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها ام لا فما زال يكررها علي <tout de laïe> Donc, euh, le chef, il explique, il dit, si, euh, quelqu'un dit, par exemple, ça c'est l'objection, si quelqu'un disait, le prophète sallallahu alaihi wa sallam a uniquement accepté, euh, l'excuse de Hatib, parce qu'il a connu ce, sa sincérité à travers la révélation, c'est-à-dire par la révélation, mais, et après, C'est comme comment nous, on peut savoir après que la révélation soit terminée, qu'il n'y a plus de révélation maintenant, comment on peut savoir euh, qui dit vrai dans son cœur et qui dit vrai à l'intérieur de lui-même et qui va nous euh, témoigner hein, de, son, de sa sincérité et qui va euh, disons l'innocenter euh, après le prophète D'accord. C'est comme en voulant dire Maintenant, la révélation est terminée. Et le Prophète, quand il a dit que Hatib a dit vrai, il se basait sur la révélation. Mais nous, maintenant aujourd'hui, on peut juste se baser sur la qu'est-ce qui est apparent dans les paroles et les actions d'une personne. Qu'est-ce qui est dans son cœur On peut pas savoir si c'est sincère ou non. Donc comment on peut se baser sur ça pour essayer de, de déterminer <coughs> si on doit accepter ou non l'excuse d'une personne. Et le Cheikh il répond, il disait, Euh, la, le fait que le prophète alayhi wa sallam a dit que Hatoub était sincère, ça c'était particulier, c'était spécifique au prophète alayhi wa sallam car il l'a su par la révélation. Toutefois, la umma du prophète alayhi wa sallam, après le prophète alayhi wa sallam, ne peuvent que juger par ce qui est apparent. Ne peuvent que juger que ce qui est apparent et ils doivent accepter les preuves selon ce qui est apparent. Et euh, celui qui, par exemple, nous, a, nous amène une excuse qui est semblable à l'excuse de Hatib, il faut accepter donc son excuse. Il faut accepter son excuse. En ce qui concerne ce qu'il a à l'intérieur de lui même, est ce qu'il est sincère ou non, non c'est Allah qui va le juger. C'est Allah qui va le juger, qui va dire c'est Allah au jugement dernier qui va déterminer et qui va juger selon sa sincérité ou non. S'il si a menti aux musulmans, Allah va le juger selon ce, ce qu'il a dit, selon ce qu'il avait dans son cœur. Mais nous, on peut pas juger selon ce qu'il a dans son cœur parce que on peut uniquement savoir euh, ce qu'il dit et ce qu'il fait et non pas ce qu'il a dans son cœur. Donc, si la personne nous dit une excuse qui est valable, on doit l'accepter de sa part. Comme j'ai dit, à moins qu'il y ait d'autres preuves qui montrent extérieurement, qui montrent que la personne avait euh, d'autres intentions, etc. Mais là, le nous dit euh, nous, on peut pas connaître ce qui est dans le cœur des gens. Et le Messager d'Allah sallallahu wa sallam nous a commandé d'accepter les choses qui sont à Et ça, c'est prouvé par, hadith de <coughs> prouvé par les, les, le, le hadith. C'est prouvé par le hadith d'Usama ibn Zayd. Quand Osama ibn Zayd était dans une bataille, il dit que le Prophète nous a envoyé dans une, un, un régiment ou une troupe de combattants. Puis on est arrivé au, au matin vers une région pour combattre des mushrikines. Et on est arrivé et il y avait un homme parmi les mushrikines. Et quand il, il, il m'a vu, bon, il a dit là il a haïlallah. Mais je l'ai quand même frappé avec mon épée, hein. il l'a tué quand même avec son épée, après que l'homme avait dit la ilaha illallah. Et il a dit que quand il a fait ça, il a senti quelque chose en lui-même de, une sorte de remords, une sorte de culpabilité d'avoir fait ça. Et donc il a dit, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa et je lui, je lui ai informé de ce que j'avais fait. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa lui a dit, la personne a dit la ilaha illallah si tu l'as tué, Il a dit au Messager d'Allah, il, il a seulement dit parce qu'il avait peur de mon épée. Et le Prophète a répondu. Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir est-ce qu'il l'a dit sincèrement ou non? Il a continué à répéter ça. Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir s'il était sincère ou non? Est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir s'il est sincère ou non? Il a répété combien tellement de fois qu'il a qu'il a dit J'aurais préféré Ne pas, être, ne pas être musulman accepté ce jour-là. C'est-à-dire, j'aurais aimé que euh, je me serais converti à partir de ce jour-là seulement. d'accord Donc, il a regretté d'avoir euh, dit, euh, agi de cette façon-là et de, de ne pas avoir accepté le témoignage de la personne dans ce qui est apparent. C'est-à-dire d'accepter tout de suite la preuve que le, la personne dit, là, il a eu on doit l'accepter. On ne doit pas commencer à essayer de, euh, de douter de la personne. Lorsqu'elle prétend qu'elle est musulmane, il faut l'accepter de la personne jusqu'à preuve du contraire oké? dit al لا محل له لما ساله الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذره ولما اقره على كلامه لان سنه الرسول صلى الله عليه وسلم قول وفعل وتقرير وهنا تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام حاطب بل سؤاله عن هذا الذي فعله دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار وانه مناطن القضيه فتامل euh, le, le, le cœur de, de, ou le, le, fait que le Prophète sallallahu alaihi wa sallam a accepté la, l'excuse de Hatib, c'est uniquement basé sur la révélation pour dire qu'il était sincère. Non, on peut pas dire ça. Pourquoi on peut pas dire ça? Parce que le Prophète sallallahu alaihi wa sallam, il ne veut pas, il ne veut pas se taire au sujet d'une au sujet d'une chose qui est fausse. Le Prophète sallallahu alaihi wa sallam ne va pas se taire au sujet d'une chose qui est fausse. Donc, si le, le euh, Si l'excuse de Hatib était une excuse fausse, euh, était une excuse qui était fausse, elle n'était pas sérieuse ou sincère, eh bien le Prophète ne lui aurait même pas demandé, euh, c'est quoi son excuse. Et il n'aurait pas approuvé sa parole, hein, ou son excuse. Parce que le Prophète, hein, quand on dit, quand on parle de la sunnah du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on parle de quoi On parle de ses paroles, ses actions et des choses qu'il a approuvées, et ici on voit qu'il a approuvé la parole de Hatib et son excuse, et donc euh, Le fait que le prophète a demandé à Hatib la raison de son action, ça c'est une preuve qu'on doit se baser sur ce questionnement-là. Et sur, on doit accepter également les excuses d'une personne et que c'est ça en fait, c'est là-dessus qu'on doit se baser pour juger de la situation dans des cas pareils. Et donc il faut il faut analyser cette euh, cette explication là ici pour bien comprendre euh, le point qui est derrière tout ça. Donc euh, en fait c'est c'est assez c'est assez clair. C'est juste qu'il faut juste comprendre en fait que on se base sur l'apparence. Et il y a un exemple aussi qui peut nous aider à comprendre ça, je pense que c'est le Chir qui l'a expliqué ici dans ce livre, mais juste pour faire comprendre, c'est que par exemple, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque euh, des Sahaba, il était au courant des munafiqis, il savait qui ils étaient, et il avait leur nom, il, connaît, il les connaissait par leur nom, Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui avait révélé le nom de chaque de chaque des, mun des munafiqim qui étaient à Médine. Donc il aurait pu dire, bon je vais les exécuter et je vais les faire tuer, parce que c'est des hypocrites, c'est des mécréens. Hein? Mais il a pas fait ça. Pourquoi Parce qu'il se basait sur l'apparence, il se basait sur, sur qu'est-ce qu que ces gens-là ont montré, hein? du fait qu'ils font la prière, ils font le jeûne, ils disent la Illa, ilaha illallah, ils font le djihad avec les musulmans. Ils font tout ce que les musulmans font. Donc, en apparence, ce sont des musulmans. On n'a aucun moyen de dire que ce ne sont pas des musulmans, en apparence. Malgré que dans leur cœur, ils ne croyaient pas en l'islam. C'était des ennemis de l'islam. Mais ils cachaient leur mécréance. Mais l'islam est basé sur le fait d'accepter l'apparence. Et qu'est-ce que quelqu'un montre Si quelqu'un nous montre le bien, si quelqu'un nous montre qu'il est croyant, nous montre qu'il est un musulman, on n'a pas le choix de que de l'accepter, d'accord et, et au jugement dernier, Allah va le juger selon ce qu'il avait, qu avait dans son cœur. Donc ça c'est une preuve aussi, pour nous montrer que on ne on, on, on peut pas rejeter euh, la foi de quelqu'un, tant que la personne ne vient pas avec quelque chose qui est apparent, apparent Contrairement à, contraire à l'Islam en apparence claire, c'est-à-dire que la personne vient avec quelque chose qui s'oppose à l'Islam dans ses fondements, quelqu'un qui contredit l'Islam dans ses fondements, dans ses actions et dans ses paroles, d'une façon apparente, à ce moment-là on a le droit de lui poser des questions. Hein. Mais si la personne nous montre qu'il est musulman, et bien là dans ce cas-là on, on est obligé de l'accepter, il n'a pas le droit de de le traiter de mécréant et de douter de son islam. Donc, le chef a il dit comme point numéro 4 il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il al il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فلإمام قتل الجاسوس إذا قام, وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك ولا يقال الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من اهل بدر لاننا نقول لو كان ما صدر منه كفرا غير محتمل لكفر وبطل ما معه وان الكفر يحبط العمل لشيخ يسلك ذكاء كتخيما L'imam, parmi les, les dirigeants musulmans, c'est-à-dire les, les dirigeants des musulmans, il peut décider de faire exécuter le l'espion musulman ou ou de ne pas le faire exécuter. Ça ça revient à la décision de de dirigeant, de le faire ou de ne pas le faire. Il et il dit, tu vois que le prophète wa sallam, euh Ouais, il, a, il a refusé de, le jugement de, de faire tuer Hatib à cause de quelque chose, à cause d'une raison qui est du fait, le fait que euh, Hatib a été parmi ceux qui ont combattu dans la bataille de Badr. Parce qu'Omar a dit, laisse-moi couper le, le coup de cet hypocrite-là au messager d'Allah. Et le messager d'Allah a répondu, non, il a était parmi ceux qui ont combattu dans la bataille de Badr. Il dit, qui sait si Allah ne va pas le pardonner Parce qu'Allah a, a regardé les gens qui ont participé à la bataille de Badr et il a, il a dit, faites ce que vous voulez parce que je vous ai pardonné. Donc, l'imam musulman, il a le choix. S'il veut le tuer, il le fait exécuter, mais s'il voit qu'il y a une raison, Pour une raison pour laquelle il décide de ne pas le faire tuer, il peut décider de ne, de, de ne pas le faire exécuter pour une raison euh, qu'il juge valable. Et il dit et donc <coughs> on peut pas dire que qu'est-ce qui a fait empêcher de tuer euh, Harth? C'est parce qu'il a participé à la bataille de Badr. Non non non c'est pas ça. Il dit on peut pas dire Qu'est-ce qui, qu qui nous empêche de déclarer Hatib comme étant un mécréen C'est parce qu'il a participé à la bataille de Badr. Walaykum sallallahu alaykum. Vous comprenez Comme si, on ne on dit, dit pas que ce qui a empêché le prophète de dire qu'il est kafir, que Hatib est kafir, c'est parce qu'il a participé à la bataille de Badr. Parce que, si ce qu'il avait fait était un acte de coffre, et que c'était vraiment quelque chose qui le faisait sortir de l'islam, eh bien, toutes ses œuvres auraient été annulées, même s'il a participé à Badr. Donc, c'est pas parce qu'il a participé à Badr qu'on dit qu'il n'est pas Kafir. C'est parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas nécessairement le fait qu'il a aidé les Mushikim et qu'il a essayé de, le, de les informer de, des actions du Prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est pas, nécessaire, pas nécessairement un acte de mécréance qui fait quitter l'islam. En dan is het voor dat. En dan is het voor dat. En de Taymiyyah aan van het بغض, بغض اعداء الله كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم او حاجه فتكون ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن ابي بلتعه لما كاتب المشركين ببعض اخبار النبي صلى الله عليه وسلم Danke. Euh, le chef mentionne les partij d'Ibn Taymiyyah ici et il dit nee, hij ziet Ibn Taymiyyah. Les, les, les branches de la ici lorsque la foi est forte, de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de Euh, tandis que lorsque la foi est faible, eh bien, il n'y a pas nécessairement une implication entre euh, toutes les actions, euh, et, les, et les, les paroles et les actions d'une personne. Donc, par exemple, une personne qui a la foi forte, eh bien, toutes les actions et ses paroles vont être en accord avec sa foi. Toutefois, quand sa foi est faible, il va faire des paroles et des actions qui sont parfois en contradiction avec sa foi. Et le cheikh il dit que si la foi est forte dans le cœur, avec le fait de, de reconnaître la véracité de ce qui vient d'Allah et de son messager dans la révélation, et également avec de la connaissance et de l'amour pour Allah et pour son messager, ça, ça, fait, ça amène comme conséquence que la personne va détester les ennemis d'Allah. Parce que quelqu'un qui est vraiment croyant, qui a la foi dans le cœur et qui est une foi forte Et qui a la connaissance, et qui aime Allah et son messager, par conséquence, il va détester les ennemis d'Allah. Ça, c'est obligatoire. Et donc, euh, ça, c'est le cas où quelqu'un a la foi forte. Toutefois, parfois quelqu'un a la foi faible. Et donc, ça peut arriver de sa part qu'il aime certains parmi les ennemis d'Allah. Non pas pour leur religion et leur croyance, mais pour quelque chose de l'altunia, ou bien pour des liens de parenté, ou des choses de ce genre. Et c'est pour ça que le chef il dit ça. Et après il mentionne il, euh, les versets dans le al dans le verset 81 qui dit «Lowka nous yu'minouna d'Allah »« Si ils croyaient en Allah et au, et au Prophète et ce qu'on a fait descendre sur lui, ils ne les auraient pas pris comme alliés, mais la plupart d'entre eux sont des pervers »« Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh » Après il dit un autre verset qui est le verset euh, dans le al nous al verset 22 qui dit, vous ne trouverez pas un peuple parmi ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui se sont opposés à Allah et son messager, même s'ils si sont de leur père, de leur, de leur fils, de leur frère ou de leur tribu. Et ce, ce sont ceux euh, au sujet desquels Allah a écrit, ou ce sont ceux euh, que Allah a écrit, ou a mis la, la, la foi dans leur cœur, et il les a, fait, il les a supportés d'un esprit venant de lui. Donc, euh, ça c'est le verset dans le Surah al et il dit que c'est possible qu'une personne ait un certain amour pour, pour des mouchrikines, pour des koufars, à cause de leur, le, le lien de parenté qu'ils ont, ou bien à cause d'un besoin, d'un besoin qu'ils ont quelconque, et ça c'est un péché qui affaiblit la foi. Et ce n'est pas un coffre, ce n'est pas une mécréance. Comme c'est arrivé pour le cas de Hatib ibn Baltara. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il spécifie lui-même que le cas de Hatib ibn Abi Baltara, c'était pas un cas de coffre, mais c'était un cas de faiblesse de foi. Comme c'est arrivé, il dit comme le, le cas de Hatib ibn Abi Baltara, Lorsqu'il a écrit à certains des Mushrikin les informations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait descendre à son sujet, Ô oh les croyants, Ya ayu amanu, la t'attakhizou adoui wa adouakum awliya. Allah a dit à, à ce sujet-là, Ô euh, oh, vous qui avez cru, ne prenez pas mes ennemis et vos ennemis, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi, comme allié. Hein donc, euh, au sujet de ce verset, au sujet de Allah a descendu ce verset là, et on voit que dans le verset, Allah il dit yai al-lazina, aman. il il les appelle par le nom de la foi en disant Oh vous qui avez cru. Et donc ça c'est l'explication à ce sujet là. Puis il y a d'autres exemples qui sont mentionnés de la part de d'autres parmi les Sahaba. Euh, à ce sujet-là. Ensuite, il mentionne les paroles du chef Abdul Latif, Ibn Abdul Rahman, Ibn Hassan, Ibn, Abdu, Ibn Muhammad, Ibn Abdul Wahab, qui parle aussi de ce, de ce hadith-là. Et il dit le chef, euh, à propos du, du, du, fait que Omar a demandé la permission au prophète sur pour le tuer, et le prophète sur a dit, euh, il, il a témoigné, il a participé à Badr, et donc, Euh, le prophète euh, Allah a dit su au sujet de ceux qui ont, fait la, euh, qui ont participé à battre, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Et donc euh, il a mentionné le, le verset, ô vous qui avez cru, c'est le verset numéro 1 dans le surat Al-Muntahana. Ça veut dire ô vous qui avez cru ne prenez, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié. ا للشيخ دخل حاطب في المقاطبه باسم الايمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على ارادته مع ان في الايه الكريمه ما يشعر ان فعل حاطب نوع ولا ان فعل حاطب نوع ولا وانه ابلغ ابلغ اليهم بالموده وأن فعل ذلك قد ضلث وأسديل، ولكن قوله صدقكم خلوا سديله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا, خلوا سديله. نعم، ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال امن ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره لاننا نقول لو كفر ما بقي من حسناته وما يمنع من الحق الكفر وأحكامه ولا يمنع من من, من لحاق الكفر وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والكفر محبط للأعمال والإيمان بإجماع بالإجماع فلا يظل هذا نحن نعلم لشيخ السكر il est rentré dans l'appellation de la foi, de l'Iman, pourquoi Parce que Allah l'a appelé en disant Oh vous qui avez cru, donc il entre dans cette description-là de ceux qui ont la foi. Euh, et donc l'interdiction lui, lui est adressée, comme il est adressé à tous les croyants en général, et il a la particularité de la raison de la révélation de ce verset parce que le verset est descendu à son sujet, à cause de lui. Et euh, le chef il dit que dans le verset, il y a quelque chose qui pourrait faire euh, donner l'impression que Hatib a, avait une, euh, une une certaine euh, moala, c'est-à-dire avait fait une certaine moala. Pourquoi Parce que Allah mentionne par la suite. Tulkuna ilayim bil mawadda, c'est-à-dire, vous leur offrez une certaine affection ou amitié, et, euh, et que le, le, celui qui fait ça, il, il s'est égaré du, du droit chemin. Toutefois, le cheikh, il dit, toutefois, le prophète sallallahu alaihi wa sallam a dit, laissez-le laissez partir. Et ça, c'est clair dans ce sens-là qu'il n'a pas fait un acte de cour. Parce que s'il avait fait un acte de coffre, s'il avait fait un acte de coffre, le prophète n'aurait pas dit à son sujet, laissez-le euh, partir. Donc, s'il avait fait un acte de coffre, le prophète n'aurait pas dit laissez-le partir. Hein, il l'aurait fait exécuter hein, à cause de son apostasie celui Qui a changé sa religion, ou qui a quitté l'islam, tu es le. Et donc, euh, ça c'est en apparence. Toutefois, euh, c'est clair que lorsque le prophète m'a dit laissez-le partir, qu'il n'a pas mécru. Euh, si, parce qu'il a fait qu ce qu'il a fait, mais il a continué à avoir la foi en Allah et en son prophète sans avoir de doute ni en euh, ni Il y en douta, mais il a fait ça uniquement pour des raisons de la dunia, quelque chose de la dunia. Et euh, donc c'est ça que le Cheikh expliquait, il dit on n'a pas le droit de dire que ce qui empêche de nous dire qu'il était euh, ce qui a empêché le Professeur Hassan de juger qu'il était mécréant, c'est parce qu'il a fait la bataille de Badr, il dit pourquoi Parce que même s'il a fait la bataille de Badr, s'il avait mécru en faisant ça, eh bien, tous ces, ces Hassanats, ces bonnes œuvres aurait été euh, annulé, aurait été nul. même s'il avait fait la bataille de Badr et qu'il avait fait un acte de kufre, bien toutes ces actions auraient été euh, nulles et ça n'aurait eu aucune importance le fait qu'il ait participé à Badr ou non. Comme Allah s.a.w. il mentionne dans le verset 5 dans surah al-Ma'idah « iman celui qui a, mécru à la, à la, qui a rejeté la foi, alors ses actions sont devenues vaines et dans un autre verset, dans le Sourat Al-An'am verset 88, et s'ils si avaient fait le shirk, toutes leurs actions auraient été annulées. Donc ça c'est des exemples euh, qui nous montrent que les hasanats sont annulés lorsqu'il y a un, un kufr. Ensuite le shirk il explique un principe, je ne vais pas le lire en détail, mais je veux, je veux vous expliquer le principe, c'est que lorsque quelque chose est établi par certitude, il ne peut pas être annulé par un doute. Okay? Donc, euh, si on a la certitude qu'une personne est convertie à l'islam, un doute ne peut pas annuler son islam. Il faut que ce qui annule son islam, ce soit aussi une certitude. Vous comme ça, là, il montre les preuves de ça. Et il donne la preuve de ça en montrant euh, la, la partie du hadith qui dit... En laat u nazi'a l'amra ahlahu illa anta'rau kufran bawahan indakum minallahi Au sujet des dirigeants, le prophète Ralfina avait dit de les obéir, je de les écouter, excepté, euh, et de ne pas disputer l'autorité à celui qui la détient, excepté si vous voyez un clair au sujet duquel vous avez une preuve venant d'Allah une évidence, une preuve claire et euh, le chef, il explique que dans ce hadith il y a donc des conditions pour déterminer que pour, dé pour pouvoir déclarer un, un dirigeant comme étant mécréant il dit premièrement il y a le terme tarawna, c'est à dire qu'il faut le voir il faut que ce soit quelque chose de réel qu'on peut voir deuxièmement il dit que Euh, le verbe était, était au pluriel. Il a un taro, Donc, il faut que ce soit un groupe de personnes qui le voient. Hein? Il ne faut, il faut pas donc que ce soit quelqu'un, euh, un individu, mais que ce soit des, une, une grande quantité de personnes qui l'aient vu parmi les musulmans. Kufran, euh, ça veut dire qu'il faut pas que ce soit un péché, même si c'est parmi les grands péchés. Il faut que ce soit réellement quelque chose qui a un rapport avec le kofran. Et, bah ouais, Ça veut dire qu'il faut que ce soit apparent. Il ne faut pas que ce soit un coffre qui est caché quelque chose qui est... Il faut que ce soit quelque chose qui est clair et apparent. Et Indakum Allahi il dit qu'il faut donc qu'il y ait une preuve qui vient d'Allah et donc il faut que ce soit basé sur un texte soit du Coran, soit de la Sunna, Il y a quelque chose qui est clair et apparent et direct. Et non pas juste des doutes ou bien des, euh, des arguments, des paroles, des ulama ou des choses comme ça. Il faut que ce soit clair, clair et que ça vienne directement d'Allah. Donc, ça, c'est juste le principe que lorsque quelqu'un est musulman, on ne peut pas nier son islam ou douter de son islam à cause d'un doute. Il faut que ce soit une certitude. Et troisièmement, Cheikh Ilzi, وقد علمت وقد علمت مما سبق ان الحكم بالتكفير في هذه المساله يحتاج الى تفصيل وتنزيل وتنزيل هذا التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه الا للعلماء الذين هم مرجع, مرجع في هم مرجع مرجع ومرجع في مثل هذه الامور قال تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يتنبتونه منهم ولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا في الثقافة الثقافة الثقافة سورة النساء شيخ يقول la question du takfir et du kufr ça c'est des questions qui demande des détails, hein, il faut rentrer dans les détails de, des questions pour en juger, et euh, pour faire établir un verdict sur une situation réelle dans ce sujet-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire accepter, euh, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se limite aux savants de l'islam, C'est pas quelqu'un, n'importe qui qui a le droit de faire un, un verdict ou de juger de cette façon-là dans ces sujets-là et il mentionne le verset 83 dans ce Latomnisah si une chose vient, vous vient de qui concerne la sécurité ou la crainte euh, il, le, il la diffuse il la diffuse mais s'il l'avait rapporté euh, s'il l'avait ramené à, à, à son messager s'il l'avait ramené au messager d'Allah ou à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement ceux d'entre eux qui ont qui ont la science et qui savent comment juger dans ces questions-là, eux auraient su comment agir avec cette information-là, et donc c'est-à-dire que c'est pas toute information ou chose qu'il faut diffuser, mais il faut ramener ces informations-là ou ces choses-là aux ulama, aux savants de l'Islam, et eux par la suite ils vont juger dans ces questions-là pour savoir comment on doit agir. الدعوة أن الدولة ساعدت أو أعانت الأمريكان والدول الحليفه على قتال المسلمين في أفغانستان والعراق هل هذه الدعوة صحيحة؟ أقول على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة هل هناك ما يمنع أن تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟ في Si on regarde maintenant un peu les accusations des gens qui prétendent que euh, l'État a aidé euh, un État a aidé un autre, a, un, un État musulman a aidé les Américains et euh, les autres pays de la coalition à combattre des musulmans, comme en Afghanistan et en Irak. Il dit premièrement, il faut regarder est-ce que cette accusation-là ou cette prétention-là est-ce qu'elle est véridique ou non. Et il dit. Euh, Supposons que c'était vrai, que c'est réellement arrivé euh, de la part de cet État musulman. Est ce qu'il y a quelque chose qui empêche un État musulman d'aider un pays mécréant à combattre un autre pays qui est mécréant Il dit non, il n'y a, a, a pas rien qui empêche de faire ça. C'est à dire un pays musulman peut aider un, un autre pays mécréant à combattre un autre pays, pays mécréant. المرسل الحديث في صلو أحمد على المسند صلو ذي مخمر كالكوفيت صلى الله عليه وسلم قال تصالحون الروم صلحا امنا تغزون انتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي في ثلو فيقوم اليه رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول أنا, انا غلب الصليب فيقوم اليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون اليكم فياتونكم من ثمانين غايه مع كل غايه dus le chef il explique qu'il y a un hadith qui est rapporté dans la moussaire de l'imam Ahmad, selon Zee euh, Miqmar, que le Prophète a dit que les musulmans allaient faire un entente, euh, un pacte avec les gens de Rome, les Romains, euh, Yanis, et il dit qu'ils vont, euh, vont combattre Vous, vous allez les combattre, vous, vous allez ensemble combattre un ennemi commun. C'est-à-dire, vous allez combattre contre un ennemi ensemble. Donc, c'était pour, pour dire, en fait, que le fait que le Prophète sallallahu alayhi wa a dit que les musulmans allaient combattre avec ces chrétiens-là et qu'ils allaient avoir une entente en, ensemble et qu'ils allaient ensemble combattre un ennemi commun, ça, ça montre que c'est pas interdit en, en, en lui-même. La preuve, c'est que شيخ تي عن الشيء اللي het الرسول صلى الله عليه وسلم deze hadith اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا Min al-Muwala, ul an al-Mukhrij, min al-Millah. Le Cheikh il dit que, dans ce hadith, on voit que, il y a la preuve que des musulmans vont, euh, faire une entente avec les, euh, les chrétiens, pardon, enfin, les, les chrétiens, et ils vont combattre ensemble un ennemi qui est derrière eux. Donc ça, ça prouve que, si cette chose-là était interdite et que c'était courte, le prophète, sallallahu alaihi wa sallam, aurait déclaré, les, les, la nation musulmane comme étant des mécréants ou des apostats, mais il n'a pas fait ça, donc ça c'est la preuve que euh, de venir en aide à des kuffar contre un non-ennemi mécréant, c'est permis, et que ça ne fait pas partie de, du fait de prendre un allié et de s'allier avec des Mouchriquines et des qui, euh d'une façon qui fait sortir de l'Islam. Le il dit « Wallahi Hassan » et c'est ça, parce que c'est un pays, comme on va expliquer. ستنفي كمل شيخي والذي حصل لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة معونة الدولة للكفار أن الدولة في العراق كانت دولة بعثية كافرة فالمملكة السعودية لو تحقق ما ذكر ما ذكرتموه انما أعانت كافرا على كافر وهذا لا حرج فيه ولا يخرج عن الإسلام. Le chef, il dit, si on avait vérifié ce, si on regarde qu ce qui s'est passé, il dit que vous prétendez que, euh, un état, un état, euh, l'état, un pays musulman a aidé un pays mécréen, et que, on, on, on voit que, par exemple, l'Irak, c'est un pays bassiste, bas, euh, bas, c'est le, le, parti basse qui dirige ce pays-là, ou qui dirigeait ce pays-là, et ça c'est un parti qui est communiste, socialiste, qui est basé sur la mécréance. Donc, il dit l'Arabie Saoudite, ils ont aidé un pays mécréant, comme les États-Unis, à combattre un autre pays mécréant, c'est-à-dire un pays vaste, Et donc, dans ce cas-là, si un pays mécréant combat un autre, aide à, à, si un pays musulman aide un, un mécréant à combattre un autre mécréant, مسكلا ان يطارد اما قضيه افغانستان فهذا قلب للحقائق فان السعوديه لانها الدوله الوحيده التي اعترفت بحكومه طالبان وسعت وسعت للصلح بين الاحزاب والفصائل وقامت باستقبالهم في مكه المكرمه بجوار الكعبه بيت الله om maar je kan al aan haar maar En dat eh is de realiteit. Dat is als je doorheen de realiteit. Als je doorheen de realiteit. Als je doorheen de realiteit. Als le doorheen de realiteit. Als je doorheen de realiteit. Als je doorheen de de realiteit. de realiteit. de realiteit. Als je de realiteit qui se combattaient en Afghanistan, et ils ont même accueilli les différents partis à, Mec à la Mecque, à côté de la Kaaba, pour arriver à une entente euh, en Arabie Saoudite, donc chef, il dit qu'on ne peut pas dire donc, à ce sujet-là que l'Arabie Saoudite euh, a aidé les Goufars contre l'Afghanistan, des choses comme ça. والا هذا فإن, فان هذا الامر لا يصلح ان يحكم بسببه على المملكه العربيه السعوديه بالكفر والاصل انها دوله مسلمه حكومه وشعبا وهذا الامر هو اليقين وما ذكر وما ذكر غايته انه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين فنحن عليه والله موفق شيخ دي دونك الذكر On ne peut pas se baser donc sur ces, sur ces raisons-là pour euh, déclarer que l'Arabie Saoudite est un pays de confiance. Il dit parce que à la base c'est un pays musulman, le peuple et le gouvernement. Et ça c'est quelque chose qui est certain. Et qu'est-ce qu'on a mentionné de, de, de, de, de qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là C'est uniquement des doutes. Et on ne peut pas rejeter l'incertitude par un doute. Donc nous on doit rester sur qu'est-ce qui est clair et sur ce qui est sur qui est certain, je ne sais pas si, euh, j'espère que tout ça c'était assez clair, mais c'est pour dire que euh, comme, comme on disait, il y a des gens qui disent ah l'Irak c'est un pays musulman et tout, l'Irak c'est un pays dirigé par le Parti Baas. puis ça c'est clair dans les croyances et les fondements de ce parti-là, que c'est un, un parti qui est contraire à l'Islam. Hein, et ça fait bien longtemps que les savants avaient expliqué ça, même depuis, même avant la première guerre du Golfe, tout le monde savait ça. D'accord? C'est juste pour clarifier que ces gens-là, il y a des partis actuellement qui, euh, qui, utilisent ces, ces événements-là pour, disons, euh, attaquer euh, l'Arabie Saoudite pour différentes raisons. Hein. Et Allah sait leur intention s'ils sont sincères ou non. Donc, euh, ensuite, le cheikh il explique, il dit « Maqifu l'Islam min al-kufri wa ahli » C'est quoi la position de l'Islam vis-à-vis des kuffars et des gens qui ont mécru à l'Islam Ok Tout ça, c'est toujours relié au sujet de qu ce qu'on appelle « al-mu'ala » Le fait de prendre les kuffars pour allier, et c'est des choses qui qui nous expliquent et qui, nous, qui, nous aide, qui vont nous aider à comprendre maintenant toute la question de euh, taqfir et toute la question des, des dirigeants et la question des, des ulama, comment on, pourquoi on doit, comment on doit les obéir et comment on doit les respecter et tout ça, et comment les groupes de khawarij actuellement ont dévié à ce sujet-là, à ce sujet-là. Nous avons les sheikhs mina al-kufri wa al-kufar الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فالإسلام مبني على أصلين الأول الأمر بعباده الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه والثاني عليكم السلام ورحمة الله والثاني الانذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ بذلك والمعابات فيه وتكفير من فعله والبراعة من الشرك وأهله على مرتبتين المرتبة الأولى أن ينعقد القلب على كراهية على كراهية وبعد الكفر والشرك وأهلهما فلا يحب الكفر وأهله ولا ينصرهما محبة أو نصرة من أجل الدين أو العقيدة الكفرية Bon le sheikh il explique que là il fait un petit résumé pour savoir notre position envers le kufr et les kufar et qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam à ce sujet là. La réalité c'est que le musulman il doit se désavouer du coffre de la mécréance et des couffards, et que ça fait partie de, des fondements de la religion. Euh, L'islam ça signifie quoi Ça signifie de se soumettre à Allah euh, par le tawhid, de se soumettre à Allah par, par son unicité, et de se soumettre à lui également par son obéissance, et de se désavouer du shirk. Et de ceux qui pratiquent le shirk. Ok Et l'islam est basé sur deux fondements. Le premier fondement, c'est d'adorer Allah, qu'on installe à lui seul, et de ne rien associer avec lui, et d'appeler les gens à ça, et de s'allier avec les musulmans dans cette dans cette dans cette base là, et de et de déclarer, mécréant celui qui a abandonné ce fondement là. Ok Deuxièmement d'avertir contre le shirk dans l'adoration d'Allah, okay et de, de mettre beaucoup d'importance à ce, ce sujet-là, et de s'opposer aux gens à ce sujet-là également, c'est-à-dire de s'opposer à tous ceux qui font le shirk, et de déclarer ceux qui font le shirk comme étant des, des créants, euh, et de se désavouer des mécréants et des mouchriquins, ça c'est à deux niveaux, il faut se désavouer du shirk et de ceux qui font le shirk, et ça c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est euh, que dans notre cœur il doit y avoir une haine, et une, une, euh, disons un rejet, et une haine du coffre et du shirk, et de ceux qui font ces actions-là, qui font le shirk et le coffre. et on ne doit pas aimer Le Kufr et les gens qui font le Kufr, nous le Shirk et les gens qui font le Shirk, d'un amour et d'un support pour leur religion et leur croyance. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'aimer et de supporter les mécréants euh, à cause de leur croyance et de leur euh, religion. Toutefois, euh, comme on avait expliqué tout à l'heure, Si c'est pour autre raison que la religion et la croyance, ok, dans ce cas-là, c'est pas le coffre comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais il y a un deuxième degré, c'est ça qu'on explique justement, c'est le deuxième degré, c'est celui qui a rapport avec les actions apparentes, qui n'a pas rapport avec le cœur. Parce que le premier degré, c'est la haine et le, le fait de détester le coffre et ceux qui pratiquent le coffre ou le shirk et ceux qui pratiquent le shirk. Dans notre cœur, de les détester, et, euh, à cause de leur religion et de leur croyance. Après, il dit deuxièmement, les actions contraires en apparence, et ça c'est selon les différents degrés et les catégories, hein, de, de mécréants. Faut voir que y a, c'est pas tous les mécréants qui sont au même degré, et, euh, dans la même catégorie. Et ça, Euh, c'est notre base, comment on agit avec les koufars selon la charia, selon la catégorie de koufars. Et c'est ça une chose, ça c'est une chose que beaucoup de, parmi les musulmans aujourd'hui, ils ne distinguent pas. C'est-à-dire, ils mettent tous les koufars dans le même paquet. Et ils s'imaginent que, tous les, quand on dit, quand on parle des koufars, on parle des koufars comme étant comme, tous au même degré, tous au même niveau. Et ça c'est incorrect. Puis, il y a des niveaux de mécréants, il y a différentes catégories de mécréants et ça c'est important de le connaître de le comprendre, et c'est ça ce qui amène souvent des gens à tomber dans des erreurs au sujet du Taqfir à cause de cette raison-là, puis à considérer des, gens comme, des musulmans comme étant mécréants et de dire qu'ils prennent des Koufars pour allier, sans comprendre les différentes catégories de Koufars, donc nous on va expliquer ça, Faa inna al kafir je ayakuna harbijan bijna na wa bijna hukumatihi harbun kaaimatan aurreid harbij Scheef zee kwamiyama il y a un kafir Le kafir, en ikhéan, il est soit harbij ou non harbij D'accord, dat is de première catégorie Il y a le kafir qui est harbij en le kafir qui n'est pas harbij Qu'est-ce que ça veut dire? Le kafir qui est harbi, c'est qui? Ça veut dire, c'est le kafir qui, qui a, entre les musulmans, entre pays musulmans, entre pays musulmans et son pays, il y a une guerre qui a été officiellement déclarée. Lui, c'est un harbi. Un kafir harbi. D'accord? Entre son, son pays et notre pays, un pays musulman, entre son gouvernement et le gouvernement d'un pays musulman, il y a une guerre qui est ouvertement déclarée. Ça fait un harbi. d'accord. Et le chef il dit Maintenant, hak wal kafir harbi, إما أن نكون معه في جهاد أو في عهد و صلح و هدنة. Le mécréant qui est harbi qui est en guerre contre nous, soit qu'on est avec lui dans un jihad qu'il y ait un combat entre eux, entre eux et lui, entre nous et lui, ou bien qu'il y ait entre nous et lui un pacte, ou une entente, ou une, une trêve, d'accord, ça c'est différentes catégories de possibilités. فَإِنْ كُنَّا مَعَهُ فِي جِهَادٍ فَهَذَا ay jihad هُوَ إِطَارُ ta'amulina <musique> مَعَهُ dus de الجهاد وان كنا met في عهد وصلح وهدنه avec lui dans un jihad dans, dans un combat donc dans ce cas-là on agit avec lui selon les règles du jihad Si on est avec lui dans un pacte, une entente de paix ou une trêve, on va agir avec lui selon les règles de solh et de de la trêve ou de l'entente, d'accord? وَقَدْ جَاءَنَ الْإِسْلَامُ بِحِفْظِ الْعَهْدِ وَالْصُلْحِ وَقَالَتْ عَلَى وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ <middels> جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ C'est le verset 91 dans Surah An-Nahl. C'est-à-dire que l'islam, le chef ici, l'islam est venu pour préserver l'entente et les traités de paix. Et Allah subhanahu ta'ala, il dit et respectez vos ententes et vos engagements lorsque vous avez pris une, une, une entente ou un, un pacte, et ne n'annulez pas votre votre parole, yani, après avoir euh, confirmé que vous l'avez prise. Et Allah SWT, vous avez pris Allah comme kafir, hein, vous avez pris Allah comme kafir, et Allah sait ce que vous faites. Après il mentionne un autre verset, c'est le verset 56 à 58 dans Surat Al Anfal. اللهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء Inna Allah alayhi yahibbul kha'ineen. Ok, le sheer, il, il a mentionné ce verset-là, ça dit, «Ceux-là même avec, les, avec lesquels tu as fait un pacte et qui à chaque fois le rompent sans aucune crainte d'Allah. Donc si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire, de sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés, afin qu'ils se souviennent. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte, Que tu as conclu avec, euh, avec d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les prêtres. D'accord Donc, ça, c'est la signification de ce verset. Après, il enseigne un autre verset qui dit إِلَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ Ça c'est le verset 4 dans le surat Al tawbah Allah SWT, il dit, à l'exception des mushriqin avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, ils n'ont soutenu, soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement leur pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu, Allah aime les muttaqin, les pieux, et ensuite il, il mentionne un verset qui le verset 72 dans sourate Al-Anfal qui dit in istans wa in istansarukum nasr illa ala qaumin baynakum wa baynahum wallahu bima ta'maluna wallahu bima ta'maluna basira sur le verset 72 dans sourate Al-Anfal et c'est c'est dit que ceux qui ont et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, alors euh, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, et Allah observe bien ce que vous œuvrez. <rire> Donc ça c'est des exemples de versets qui parlent des pactes qui existent, qui peuvent exister entre des musulmans et des non-musulmans. Ok إلى شيخ الزي والكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم صلح المعاهد بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول وهو من أبرم معه أو مع دولته معاهدة أبرم معه أو مع دولته معاهدة معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء. Euh, les les Harbiyyins, les Koufars Harbiyins, qui, a, euh, qui, qui ont une, une entente de paix entre eux et nous, ils sont de différentes catégories. Le premier, c'est Al-Mu'ahad, c'est-à-dire celui qui a, qui a eu entre son pays et, et, et nous, euh, une entente ou un pacte. De une entente de paix ou un pacte de, de paix ou de, euh, de non-agression. Une entente de non-agression, ça, ça. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est Al-Musta'man. Le Dom le Mim, au Sukoun, au Sine, au Kassir le Mim. Musta'min. Il a طلب à Mino l'Aman. Il a طلب à Mino l'Aman. Et il a طلب à Mino l'Aman. Et il a طلب à Mino l'Aman. Et il a طلب à Mino l'Aman. Et al-Mu'awqat, ja, niemand. Al-Mu'awqat, al-nafs, wa al-Islam, kattujar, al la sécurité, pour entrer dans un pays musulman. Ok, donc lui, il rentre dans un pays musulman et il demande la sécurité. Donc c'est un Harbi een land dat is een land dat is een land dat lui de le protéger et de ne pas euh, lui l'atteindre en d'atteindre à sa sécurité durant une période limitée, euh, soit pour c'est-à-dire une, une entente qu'il va être en sécurité dans, dans sa personne, dans ses biens, dans son honneur et dans sa religion, pour qu'il puisse entrer dans un pays musulman, comme par exemple un commerçant ou quelqu'un qui vient pour faire un, un emploi ou un travail. Euh, pour un certain temps, puis retourner dans son pays par la suite. Donc lui on l'appelle al-musta'min, c'est un mécréant, Harbi, mais il a un pacte avec un, musul... avec un pays musulman, pour rentrer dans l'état musulman ou dans un pays musulman pour un certain temps, pour faire quelque chose qu'il a besoin de faire, il demande la sécurité puis euh, il sort, comme par exemple un visa ou quelque chose de ce genre. Hein. En, et donc, ceux-là sont ceux al-Musta'min. Ensuite, il y a rusulul muluk. Waarom men tursuluhum, doula, doula, doula, ila biladin muslimin, littablire rissalatin, ou amrin minalumur, ma, al-hukumati muslima. Waarom ulium, ashabu al il y a les gens qui sont envoyés par leur roi, ou bien par leur et ils sont, ils sont pour un message, ou des choses comme ça, Euh, pour euh, ça veut dire, ils sont envoyés de leur pays, de leur euh, gouvernement par leur gouvernement pour amener une, pour une mission ou pour amener quelque chose aux dirigeants musulmans ou au gouvernement des pays musulmans. Et aujourd'hui, ce sont les gens des, des ambassades et des consulats. Eux, ils viennent dans les pays musulmans et donc ils font partie des gens qui sont euh, sous un entente et un pacte avec les musulmans. On n'a pas le droit de de leur faire euh, du mal, ou quelque chose comme En de chef dit: harbi, Donc, il y a une autre catégorie de koufars qui ne sont pas des harbiyyanes, qui ne sont pas des koufars qui sont en guerre avec les musulmans. Ce sont les zimma. cest deze, die is een moslim. De moslims zijn de mensen die in de moslims geboorte zijn. De moslims zijn de mensen die in de De moslims zijn c'est mensen die in de moslims geboorte qui reste dans les pays musulmans qui habite dans les pays musulmans Et qui décident de rester sur leur mécréance, mais avec une condition qu'ils payent une certaine taxe de capitation et qu'ils respectent certaines règles islamiques dans leur vie de la dunya. ok Ça, c'est les gens qu'on appelle Ahl-Zimma. Et le cheikh, il dit, et n'a pas de il y a également des gens qui sont qui a entre eux et nous une qu'on a appelé l'islam, ça c'est euh il a pas encore eu de guerre entre eux et nous et le chef, il dit que euh ça c'est comme avant le, avant le combat, il faut que les musulmans appellent les non en als van de dan hij het verset 6 dans Surah Al-Tawbah. En si als een van de te demande sa protection. Alors protège-le jusqu'à ce qu'il probeer la parole d'Allah, puis amène-le à l'endroit où il veut en dan hem en sécurité, euh, parce que ce sont un peuple qui ne te verantwoorden, Oké, en deze aanroep de Islam voordat de jihad, waar hij wordt aangevraagd de Islam of de jizya. Okay. Als hij het niet doet, dan zal ik je vermoorden. de we de Islam, de van de jihad. On l'appelle okay. naar de Islam of okay. om de jizya te betalen. En alors là il dan zal er een De reden voor de verbieden van de de en de maar Ja an Abdullah ibn amrin Radiallahu die hij had ontmoet, die hij had ontmoet, die hij had ontmoet, die hij had ontmoet, die hij had ontmoet, die hij had Le die il had la die qu'il est interdit de faire couler le sein d'un had Qui est, un qui est, euh, Un kafir qui a une entente de paix avec les musulmans, ou bien quelqu'un qui est ennemi, un mécréant qui habite dans un juif ou un chrétien qui habite dans un pays musulman et qui paye la djizya. euh ou bien un ustaqmim, quelqu'un qui, qui est entré dans un pays musulman pour un certain temps hein, avec, en sécurité, qui a demandé la sécurité, c'est interdit de faire couler son sang. La preuve de ça, c'est basé sur un hadith qui est rapporté selon Abdillah ibn Amr, Que le prophète a dit Celui qui tue un mécréant qui a une, une entente, qui a une pacte avec les musulmans, il ne sentira jamais l'odeur du paradis, malgré que son odeur euh, peut être sentie d'une distance de 40 ans. Ok Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. Euh, qui est rapporté par Al-Bukhari. Donc, c'est un hadith authentique. أيضًا قال حديثها بطرس صفوان بن سليم عن عده عن عدة ابن ابن ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عده من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابائهم دنيا, دنيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا من ظلم مؤهدا او انتقصه of kalaf voor of hadith qui rapporté par Abu Dawood. ok, et Sorry, uh, par Abu is een hadith qui rapporté par Abu Dawood, selon plusieurs des enfants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, euh, qui dit, qui, qui dit que le prophète a dit, celui qui, qui a fait une injustice à un mécréant qui est mu'ahad, qui a un entente de paix, un mécréant qui a une entente avec nous, ou qui l'a, qui l'a diminué, c'est-à-dire qu'il l'a insulté ou des choses comme ça, ou qui lui a, qui lui a imposé de faire quelque chose qui est trop difficile pour lui, ou qui a pris quelque chose Tu lui a pris quelque chose sans qu'il le veuille, alors il dit, je serai je serai, j'argumenterai en sa faveur au jugement dernier. Euh, il dit, al Yawm al-Qiyana. C'est-à-dire, Allah va, euh, le prophète Allah va argumenter en sa faveur au jugement dernier. Donc, cest euh, dire il va argumenter en faveur de ce, de ce mécréant-là contre le musulman au jugement dernier. Ça veut dire que c'est très dangereux de de faire un injuste mec die qui est en paix avec les musulmans et qui pacte de protection rusul al-muluk ma an ibn nu'aym ibn ibn mas'ud al-ashja'i ala bihi nu'aym qaal sami'tu rasul allah sallam yaqul lahumma hina qaraa kitab ما تقولان لك يعني يقول لرسول ان إليه قال نقول كما قال قال أما والله لولا أن الرسل ان تقتل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان l'islam des Sahih et Hassan, il dit que il dit que Lama, il avait envoyé deux de ses messagers au prophète صلى الله عليه وسلم et ils sont venus avec un message pour le prophète صلى الله عليه وسلم et le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'ils ont donné leur message, le message de Moussaïlama, le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé à ces deux messagers là est-ce que vous qu'est-ce que vous dites vous deux ils disent nous on dit la même chose que Moussaïlama, c'est-à-dire on est d'accord avec Moussaïlama, le menteur, le faux prophète. Alors le prophète Sarsan a dit, si ce n'était pas qu'on n'a pas le droit de tuer les messagers, j'aurais fait couper vos têtes. Ah, mais étant donné que ce sont des messagers, même si ce sont des mécréants, on n'a pas le droit de les exécuter. Donc, tout ça, c'est pour expliquer que er verschillen zijn tussen de Koufars en de Moshikins. Het zijn niet alle Moshikins en Koufars die in dezelfde categorie zitten. sont dus, in de situatie waarin we momenteel leven, in de landen, in de landen, in de landen, dans de landen, in de landen, in de landen, in de dans les pays musulmans de entre les états musulmans et les états non-musulmans, donc c'est ce pas permis pour un individu de se de se de, de déclarer soi-disant euh, la guerre, ou eh bien soit de, de dire qu'il y a une guerre quelconque, sans que ce soit une chose qui a été déclarée par les gens qui sont officiellement au pouvoir de ces pays musulmans-là. Et là aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des groupes qui se déclarent eux-mêmes comme étant les dirigeants des musulmans, ou bien qu'ils ils prétendent qu'ils ont une responsabilité ou qu'ils ont une autorité, hein. des fois c'est des petits groupes, des fois c'est des groupes plus importants, et ils pensent qu'ils ont le droit de déterminer de décider euh, qui, ils ont, qui, qui est en guerre, qui n'est pas en guerre, et qui en a le droit d'attaquer, qui n'en a pas le droit d'attaquer, qui on a le droit de tuer, qui n'en pas le droit de tuer. Ok Et c'est ça ce qui se passe dans les pays musulmans aussi. Et maintenant ces groupes-là, ils commencent en premier à attaquer les pays musulmans. Donc, ils déclarent les, les gouvernements des pays musulmans comme étant des mécréens, pour se permettre de les attaquer. Puis après, ils font des attentats terroristes, des choses comme ça. Puis, euh, donc, ceux qui font ça également dans les pays non musulmans, c'est parce qu'ils s'imaginent que, bon, ça y est, on est dans les pays de coffre, et donc, étant donné qu'on est dans un pays de coffre, tout est halal, tout est permis, on a le droit de les combattre, les gens C'est ça ce qu'ils s'imaginent. D'accord Toutefois, comme on a expliqué, c'est des pays. Comme le pays comme par exemple, on est ici, ou que ce soit aux États-Unis, ou en Europe, ou ailleurs, c'est des pays où, euh, on est entré avec l'entente. Hein? Et qu'on avait, on a dit qu'on allait respecter les règles de ce pays-là. D'accord? Tant qu'elles sont pas en contradiction avec notre religion. Donc on doit les respecter. Et de fin, celui qui vient, euh, nuire, faire du mal aux habitants de ce pays-là, il a contredit son entente. Il a pas respecté son, son, son, son pacte. Il a trahi. Hein. Il a fait un acte de trahison. En arabe, on appelle ça al -radar. Et donc, celui qui fait ça, c'est comme s'il a montré en réalité qu'il est un, un traître. Il a, il a non, non seulement fait du tort à lui-même, mais aussi il a fait du tort aux autres et à tous les musulmans en même temps. Parce qu'il salit l'image de l'islam et des musulmans. Et il montre que les musulmans sont des gens à qui on ne peut pas faire confiance. Des gens malhonnêtes. Donc, ça, c'est toutes sortes de, de choses qui sont très graves aussi. Donc, le fait de comprendre ça, c'est parce qu'il y a beaucoup, des, beaucoup de gens qui posent, la, qui posent cette question. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui font des actes comme ça C'est soit parce que c'est des gens qui sont ignorants, comme le comme cheikh Al-Albani avait, avait lu son explication, soit c'est des gens qui sont ignorants, ils ne connaissent pas les règles de l'islam, ils ne connaissent pas les différences entre Al-Kafir et Al-Harbi al-musta'man, al-mu'ahad, euh, ou bien al-zimmi, ou bien de différentes catégories comme ça, hein, et eux ils prétendent peut-être que tous les kouffars entrent dans la même catégorie, puis qu'aujourd'hui il yani, y a donc, parce que, bon à cause de quest ce qui se passe en Palestine, ou qu'est-ce qui se passe en Irak ou d'autres pays, ils prétendent que bon ça y est, ça, ça nous donne le droit de euh, de faire tout ce qu'on veut. Euh, puis comme on l'a expliqué, yani, il y a des règles et ça c'est des choses qui sont, c'est des sujets que les ulamas de l'Islam, c'est à eux de, de décider et de juger de ces affaires-là, d'analyser ces situations-là et de dire, de dire quand est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il ne faut pas agir, comment il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire, et non pas à des, des individus parmi les musulmans. Et eux, qu'est-ce qu'ils font parmi leurs ruses, qu'est-ce qu'ils disent, Ce qu'ils disent bon, les ulamas ils ne font rien, c'est ça ce qu'ils disent aux jeunes, Quand ils s'adressent à eux, ils disent Ah les ulama ils font rien et ils disent rien hein. parce que quand on dit pas qu'est-ce que eux veulent entendre, ils disent Ah on dit rien ou on fait rien. Donc, si tu fais pas, si tu n'agis pas selon leur ligne de pensée et si tu euh, et, allez, dis pas qu'est-ce qu'eux veulent entendre, ils disent tu fais rien ou tu dis rien. Et donc pour eux les ulama ils disent rien, et ils parlent pas, ils clarifient pas la religion. Alors que c'est faux, on a les preuves que les ulama ont parlé de ces choses-là, ils ont expliqué les règles. Sauf que un, ces paroles-là des ulama sont venues en contradiction avec leurs passions et leurs désirs. Et donc à cause de ça, ils ont dit, bon ça y est, on va faire nos propres fatwas, on va faire nos propres règles. Puis a, ils mettent de côté les paroles des ulama et ils font leur propre jugement. Donc c'est ça, c'est ça les, les conséquences de, de, de l'ignorance de ces gens-là. Donc tout ça c'était pour expliquer comme on, là où on était rendu dans notre euh, explication pour expliquer la, la, la fatwa au sujet des gens qui déclarent les ulama comme étant des kuffar au sujet de al-mualad et des choses comme ça. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine encore dans ce sujet de al-mualad avec d'autres détails. D'autres exemples des, des, des paroles des ulama au sujet de tout ce qui se passe maintenant dans les pays musulmans et dans les pays musulmans, non musulmans. Puis j'écoutais une cassette euh, hier, c'est un speech d'une euh, euh, conférence qu'un chef a donné, euh, Ahmed euh, al Il expliquait euh, il disait faites attention à ceux qui acceptent ou qui euh, supportent. Intérieurement, les actes de terrorisme. Parce qu'il parce qu parlait que il y a des groupes actuellement qui sont sortis pour dénoncer, soi-disant, les, les attentats terroristes et tout ça. Mais les arguments qu'ils ont amenés pour, euh, disons, réfuter les, les, les actes de terrorisme et tout ça, ça prouve leur, euh, ça prouve qu'en réalité, ils ne les dénoncent pas vraiment. En fait, ils, ils essaient de, de trouver des justifications et des fausses excuses, s'il yani, y pour essayer de défendre ceux qui font ces actions-là. Et donc le chef, il expliquait, il disait que ces gens-là, quand ils euh, critiquent les gens qui font ces attentats-là, ils ne vont pas jusqu'au cœur du problème, hein. ils ne critiquent pas le, le, la source de, de, de, de leur, de leur terrain, erreur, c'est-à-dire l'erreur qu'ils ont dans leur manhaj, l'erreur qu'ils ont dans leur compréhension des, du, des textes du Qur'an, de la Sunna et du fait qu'ils ont sorti. De, de, de la sunna et de, des fondements de, de la sunna et ils font juste essayer de euh, d'analyse de sortir ou de désigner certaines choses qui sont vraiment bien, pas fondamentales bien, et qui essaient d'utiliser ça comme un prétexte pour essayer de se faire avancer donc ils donnaient comme par exemple des exemples de gens qui aujourd'hui se déclarent contre le contre le terrorisme puis qui refusent par exemple de, de reconnaître que La, la source des influences de ceux qui font ces actions-là aujourd'hui se retrouve dans les mouvements des Irkwanes musulmans et par exemple dans les écrits de Sayyid Qutb et de ces gens-là, donc eux ce sont des gens qui à la base sont des gens d'Irkwanes muslimines, d'accord Et donc, étant donné qu'ils se trouvent maintenant placés au pied du mur, parce que ils voient que maintenant ils peuvent plus euh, faire semblant, de défendre ces idées-là. Ils sont obligés de prendre une position. Donc, ils décident de prendre une position contre le terrorisme, mais ils vont pas jusqu'au bout. Vous savez, ils font semblant qu'ils sont contre, mais en réalité, ils refusent de critiquer la source de, de, des influences de ces gens-là. Et donc, c'est pour ça, Yannick, qu'on retrouve euh, des gens qui, parmi eux, ils, en, ils utilisent cette, euh, cette situation actuelle pour qui est dans le dos des ou de, disons frappé dans les les salafis en les dans le dos pour essayer de de, de de les de les accuser eux comme si ce sont eux les les responsables de ces de ces attentats là puis de ces choses là alors qu'en réalité ce ne sont pas eux hein, mais ce sont d'autres penseurs d'autres groupes comme les iraniens les mouvements qui sont inspirés de Hassan al-Banna et de Sayyid Qutb et de ces gens là Puis, euh, je suis en train de lire un autre livre qui s'appelle euh, « Al-Fikr al-Takfir, Qadiman wa Hadithan » c'est-à-dire la pensée ou l'idéologie de Takfir. Et dans ce livre-là, le Cheikh explique, c'est euh, le Cheikh Abdel salam euh, al il explique comment les idéologies des Ikhwan se sont infiltrées en Arabie Saoudite dans les années 80 et 90. Comment ça là, puis comment euh, c'est ça qui a été à la source de beaucoup de déviations de, puis d'extrémisme de la part de certains euh, musulmans là-bas qui des jeunes. Comment ils se sont ils expliquent comment ils se sont infiltrés là-bas puis comment ils ont réussi à prendre des, des positions d'influence dans la société là-bas pour euh, arriver à euh, disons éduquer une certaine catégorie de la de la de la société ou certaines catégories d'une génération à leurs idées, à leurs principes jusqu'à ce qu'on voit apparaître maintenant des gens en, en Arabie Saoudite qui ont ces idées extrémistes-là. Puis comment, euh, ils montrent comment par exemple dans les universités puis dans les écoles, on donnait aux étudiants qui étaient parmi les plus performants à l'école comme cadeau par exemple pour leur réussite à la fin de l'année, on leur remettait des livres de il y a des choses comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a une certaine génération de, de, de jeunes en Arabie Saoudite qui ont été éduqués et inspirés de suivre ces, ces mouvements-là, puis il y avait aussi des camps d'été, puis toutes sortes de groupes qui organisaient des activités comme ça, puis ils profitaient de ces activités-là et de ces euh, occasions-là pour, euh, disons, transmettre aux jeunes cette mentalité-là et cette idéologie-là. Jusqu'à ce qu'ils réussissent à, à disons, à les inspirer, à déclarer par la suite la société comme étant une société mécréante, les, les pays musulmans comme étant des pays de coffre. Et, euh, et, et, tout ça s'est apparu après la guerre du Golfe, comme on avait euh, expliqué ça plusieurs fois. Puis, là maintenant, on est en train de, de, de vivre les, comment dire, les, les, les, les, les, les secousses ou bien les, les les répercussions de tout ce qui avait été fait pendant toutes ces années là et là je dis là c'est juste pour dire que les choses commencent à devenir de plus en plus claires c'est pour ça que maintenant bon, euh, disons les, les salafis se sont pointés de plus en plus du doigt parce que on voit que les choses commencent à se détailler à se dé... euh, disons commencent à se clarifier on commence à voir qui est à... Qui fait quoi et qui appelle à quoi, qui dit quoi, à toi, Et donc, pendant que les choses se, se sont en train de se définir de plus en plus précisément, c'est là qu'on voit maintenant réellement c'est qui qui est sur la voie des salafis et qui qui est sur la voie des gens de Beda. ok Et c'est ça qui fait en sorte que il est de plus en plus que le temps avance, de plus en plus que la vérité devient de plus en plus claire. D'accord bon, Bien entendu, les gens du mensonge et de l'égarement, ils vont toujours essayer de donner des doutes, puis de, de, de, dévier, de faire dévier les gens, et d'essayer de, de, d'amener de, des chou pour tromper les autres, mais reste que la vérité elle est claire, et lorsque celui, celui qui la recherche vraiment, s'il est sincère, il va la trouver, yani. d'accord Donc on va s'arrêter là, comme on l'avait dit, puis on continuera ça le mercredi prochain. wa shadu wa